toujours saigner, ça me fait si mal, si mal Ça me fait beaucoup pleurer, ça me fait si mal, si mal L'Afrique doit se réveiller, quand je pense qu'aujourd'hui En Afrique on se détruit, tandis que les puissances rient Elles aiment nous voir désunis, et ça me fait si mal, si mal L'Afrique doit se réveiller Écartons les fauteurs de troubles Et ces barrières qui nous entourent Faisons taire un peu les canons Sans te tuer n'est pas la solution et Ça me fait si mal, si mal Ça me fait beaucoup pleurer Ça me fait si mal, si mal L'Afrique doit se réveiller Multiplie, les guerres s'amplifient, les morts se multiplient, mal. nos pleurs s'amplifient, nos guettes se multiplient, mal. la misère s'amplifie, les réfugiés se multiplient, désespoir amplifié, ça, ça me fait si mal, si mal, ça me fait beaucoup. L'Afrique doit se réveiller Ça me fait mal. mal Ça me fait mal Ça me fait mal, mal. Oui ça me fait mal La des tensions se Les orphelins se multiplient, les hommes se non. multiplient, les guerres s'amplifient.